Activité 9 B. 1. Je fais les courses. 2. J'ai visité les musées. 3. J'ai décidé s e u l 4. Je ris toute seule. 5. J'ai fini le travail. Six, je dis oui. Sept. J'aime ça. Huit. J'ai écrit une carte.